Les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Cardin. J'ai roulant en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fonchon. Chip, vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles. Un piège tabou, un joujou -jou extra, qui fait crack boucli, uh! les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur rore, ron, -ro drogue -dro store. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leur pieds. Jadę, de pas de deux. J'ai un piège à fille, un piège tabou, Un joujou extra qui fait pour Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les constos, les supermen, les bébés au carrure. Aux yeux d'acier, au sourire coquet, En harley, Davidson, il se prenait Chim, Voyez-vous uh, wow. que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout Moi, j'ai un piège à filles Un piège tabou Un joujou extra Qui fait craquer vos Les filles en tombent à mes genoux Il y a les drogues les fous du sang Ceux qui lisent et ceux qui savent parler On chim, chim, chez Catherine et Ceux qui se marient à la madeleine Chim, chim, chim, que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout Moi, j'ai un piège à Yeah, Un joujou extra qui fait i les filles en mes genoux je recommence, fait crack, boom,